Was I? Was I? Was I hop up, up my and get my swagger on. I look in the mirror Was I? Was I? Was up? What's up, what's up, what's up? Du Beyoncé sur Skyrock, excède son dernier album, Limonade, toujours dispo, un son reggae, il s'appelle Hold Up, qu'on vient d'écouter sur Skyrock et rappeur Elvin Non-Stop la suite avec PNL de prévu avec Drive pour One Dance et euh, l'un des nouveaux morceaux de soprano découvert ici sur Skyrock qui annonce le nouvel album prévu pour la rentrée. On l'écoute en feu sur Skyrock. Face à l'équipe du Brésil Ce soir tout me sourit Même Monica Avellucci J'ai sorti le gros gamin Ce soir je suis de la vie J'ai mis mes plus beaux tissus Avec les paparazzi d'Algérie, en coupe du monde au Brésil un fleur. ce soir je suis un warrior Rappelle-moi Stephen Curry, J'suis un je sors de deux heures de tour. amène-moi des tirineurs Je un fleur. comme ce grand Plongini émerveux contre Freezer Je un fleur. ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées J'suis un Tu m'as un feu, tu ce soir je suis John Kofi Je un fleur. comme la soeur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z, je suis un fleur. comme les trois petits à 6h du matin sur mon lit J'suis un Tu me touches un peu ce soir je suis